La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt? Salut tout le monde et bienvenue sur La Réalité Augmentée. J'ai Bégani, ton animateur, et avec moi cette semaine, Luc Desormeaux! Hé hey. hé! Et on a aussi Jonathan sur coup. <rire> J'aime ça dire ça craquer et que il y a 4 secondes on chôles nos vies misérables et euh, que <rire> on allait avoir euh, faussement du bonheur pendant une coupe de minutes. Ah c'est ça fait finalement on s'en sac totalement si vous aimez vous aimez pas le show nous autres ça nous fait oublier notre petite vie notre quotidienne sans, sans action et tout fait que garde que t'aimes <rire> que t'aimes pas tu sais nous autres ça nous permet de c'est un exutoire tout à fait ben non c'est pas vrai on espère que t'aimes ça comme nous écoutez ben quand même sinon on ferait ça pour rien cette semaine sur le show euh, on va vous parler du film Arrival ou premier Arri contact Arrival Arrival ou Ar encore en français premier contact Je sais pas où c'est arrivé de... au Québec. Ouais, l'arrivée c'est l'arrivée, ouais, en France c'est premier contact. Ouais, à ouais. son y ouais. gosse les français avec le titre là. Mais puis là c'est parce que premier contact, je trouve ça rappelle trop le film Contact en plus avec euh, la présidente d'Australie, euh, je me rappelle pas comment ça s'appelle. C'était bon ça. Contact ah, je... avec Jodie Foster Ouais, elle veut remarquer comment que la, la présidente de l'Australie ou la première ministre de l'Australie ressemble à Jodie Foster. J'ai mis ça sur Facebook l'autre jour puis c'était comme assez euh... Je sais pas, je te dis ah. pas. Ouais non, je sais personne dit. <rire> non, mais non euh, mais Ouais, c'était ouais. c'était assez euh, une plus vieille, je dis ben Jodie Foster est plus vieille aujourd'hui, mais quand tu mets les deux à côté, Lyon des airs de ressemblance. Oh. Il y a peut-être juste moi là, mais tu vous vous vous, vous go googlez ça puis vous allez voir. Là Arrival c'est pas le film de de Charlie Sheen là de 96 là, avec les extraterrestres. Là. Non non, que je me rappelle pas mais que je me ah, rappelle non? pas du film, mais je me rappelle que c'était plate. Ah oui. Ouais. C'est bon, quand moqué. <rire> ça c'est moi. Tu te sais que tellement de joie, c'était flat. Oui, j'aime ça moi des films, tu sais les snacks on a plein, nous on a tellement tu sais que c'est c'est c'est pas. Ouais, poche, mais là, là. c'est mauvais un... film. Ouais, mais ça c'est un bon mauvais, c'est pas il euh, y a des films tu fais comme ah oh, shit, je suis en train de perdre 8 heures de ma vie là. Je meurs à bosseur. Non, tu es film toi. Il ah, y en a, il y en a. Combien de fois tu es regarde pour ça dure 8 heures. Non mais ça a l'air de paraître 8 heures. Là. Ah OK, OK. C'est sur à moins que tu regardes la version allongée du Seigneur des Anneaux, ça dure pas 8 heures. Non mais c'est bon ça. <rire> ouais, ça dure pas 8 heures non plus mais c'est long s'il vous plaît pareil. La version rallongée là, c'est vous de soi euh ouais, c'est intense hein. Faut que tu sois, euh, sois, Faut que aies beaucoup de bonne volonté. Beaucoup, c'est bon là mais c'est c'est Et ça hey, aurait le goût de vous demander euh, qu'est-ce que vous avez fait de geek euh, cette semaine Euh Joe Oui, vas-y. Joe, même, il a gardé que, ça... ses enfants. <rire> <Next>. ouais. <rire> ouais. Non, mais c'est ça, je voulais euh, je viens en parler parce que c'est geek, je me suis acheté un drone. Oh nice. Un drone. Un drone. Yes. yes. Pour, pour pour aller voir ses voisines. Euh ouais, mais non, j'ai acheté un le drone de la compagnie Parrot. Ouais, euh, perroquet. Un, oui. Un Air Drone le 2. C'est okay. vraiment vraiment le fun. Vraiment, j'aime tout ça. Ça se conduit-tu avec euh, une, une manette qui vient avec le drone ou avec ton téléphone ou c'est quoi Ça se conduit que le, le iPad, iPhone, c'est une application qu'on euh il y a une caméra HD dessus, euh 720p. OK. Euh c'est sûr que là l'autonomie de la batterie là, c'est à peu près euh, je dirais 15 minutes. Mais l'édition okay. que j'ai acheté moi, il y avait deux batteries. Je m'en okay. suis acheté une troisième. Fait que tu sais, j'en ai pour euh on est pour 45 minutes de de vol en fait que c'est Ouais, euh... sauf faut ta face atterrir à chaque fois, j'imagine tu peux pas changer. Tu as pas acheté un autre drone pour aller changer la batterie de ton drone pendant <rire> qu'il vole Oui, un drone cargo. C'est ça, c'est ça, c'est juste un changement <rire> de batterie, tu sais. Non, c'est pas, pas C'est vraiment, écoute, ça donne le goût d'avoir euh, un drone là genre à 2000 pièces là. C'est malade là. Celui-là, c'est un drone euh, tu sais pour ceux qui aimeraient avoir un drone C'est un drone d'entrée de gamme. C'est un drone ouais, pour je... ceux qui aimeraient des drones. Ils font tu un drone pour quelqu'un qui veut rien savoir et avoir un drone, ça m'intéresserait. Ouais, OK, ben je peux t'en trouver un. OK. okay. <rire> J'ai pas c'était bête, je comprends. Mais euh, non, c'est euh, pour ceux ce qui Commentaire mettent... éditorial est une présentation du journal Le Montréal. On le se rappelle que Le Montréal à tous les vendredis au d'acheter la presse. <rire> oui. Non, mais c'est le fun pour de vrai là. Euh c'est un drone qui se contrôle euh, tout seul à l'atterrissage et au décollage. Donc euh, tu sais c'est super facile. Le <rire> les temps les pires pour perdre ton drone. <rire> moi, le crashé déjà, déjà trois fois là. Ah ça Donc, fait que ça voyez. veut dire qu'ils sont fait tof. Mais il y a une coque celui-là si vous cherchez sur internet là, si vous le voyez là, il y a une espèce de grosse coque protectrice alentour, c'est ça que j'ai cassé là dans le fond là. Moi j'aime ça quand il y a une grosse coque. Il y a une grosse coque puis euh j'ai à peu près 50 m de portée. fait que 50 m là en hauteur là euh ça paraît pas là mais c'est où c'est haut puis euh, tu sais tu pilotes ça avec ton ton iPhone, ton iPad, tu vois exactement ce que la caméra voit. Tu prends tu fait des films tu... avec ça oh, Oui oui, okay, dès qu'il cool. décolle, il enregistre automatique. Nice. Donc euh, tu peux prendre des photos, tu sais c'est quand même 720p, fait que c'est quand même des des des beaux vidéos, des belles photos là. mais c'est c'est vraiment le fun. Là je l'ai fait voler avec mon gars en... mais c'était déconseillé proche des maisons. OK. Parce que j'ai perdu le contrôle parce que tu sais c'est wifi hein. Fait que euh, moi je l'ai fait voler dans ma cour puis je sais pas il devait être trop d'onde puis mon mec oui, il est parti tout seul. Oh ah. tu sais je veux pas c'est un drone hein fait qu'il vole fait qu'il est parti. Ouais mais ouais. l'avantage c'est qu'il vole juste 15 minutes fait que Ouais mais il peut euh... <rire> écoute il y en a tu sais j'étais allé voir sur tu sais je fais partie de groupe Facebook là star de de cette compagnie là puis il y en a qui ont perdu leur drone. Là. C'est vraiment ils l'ont fait voler trop haut, trop haut. Il a perdu apporté et puis lui il a juste continué à voler là. Bye bye, je m'avais. Mais me semble me semble qu'il devait avoir quelque chose dedans. C'est sûr c'est sûr que c'est peut-être une manière pour Parrot de vendre plus de drones. Mais, <rire> mais me, ouais. me semble tu dis tu mets quelque chose dans le ciel du drone c'est si jamais tu perds mais... la connexion reste sur en stationnaire et redescend. Mais toi, celui que j'ai, celui que j'ai, il y a pas euh, cette fonction là, c'est celui d'entrée de base, mais si je perds, tu si sais je vois que je commence à perdre la connexion, je veux ouais. quand même il y a un bouton euh, emergency, tu sais, puis je peux dès qu'il reçoit le signal, non, il tombe. OK, il drop. Non. Il lâche okay. tout puis il drop si je réussi à avoir un petit signal, il drop, mais celui qui est un petit peu plus haut de gamme, mm -hmm. lui il va revenir à son point de départ. Il peut partir pendant 5 minutes puis il va revenir à son point de départ, tu sais, il fonctionne avec un, un, un GPS automatique finalement. OK. Ouais, ouais, ouais. Okay. OK. Bon, mais c'est cool. C'est cool. vraiment fait que, cool. Fait que finalement le modèle que tu as acheté, c'est pour des gens qui aimeraient avoir un drone mais que ça les dérange pas de le perdre parce qu'il peut décider demain matin de divorcer et de te quitter. Euh ouais, non, c'est si, ben, si il perd le signal, c'est je veux dire si vous vous parlez plus, il fait juste s'en aller. Mais faut pas que tu le fais voler trop. Est-ce que tu sais ça coûte quand même 400 pièces hein Ouais, je sais. Ça amuse pas de faire, j'ai juste vu que de l'argent après acheter des affaires là-main. Il y a il y a 50 m de portée. Tu sais je m'amuse pas à là 50 m là, tu sais à 15, 20, 30 m de haut puis ça ça suffit là. De toute façon, je crache tout le temps. Mais c'est fois. De toute façon, il y a des règlements, y a-tu des réglementations pour ça En fait, oui. Ouais, oui, il y a de la réglementation mais j'ai j'ai fait comme si je les avais pas vu. OK. Mais juste juste comme ça, dire à la police que tu n'étais pas au courant d'une loi n'est pas une manière de te sauver. Non parce que la loi dit que nul ne peut ignorer la loi. Non mais tu sais vu que le drone euh, tu sais il y a ouais. des airs là, la police ouais. me pogne là, je vais juste m'en aller là. Moi j'ai juste, ouais. en... juste un iPad des mains. <rire> <rire> avec une application pour faire voler un drone. C'est pas moi ce drone là. Non, je vois <rire> ce qui était joué, ce qu'il y a dessus, je vois exactement ce que le drone voit mais mais, mais c'est pas le mien. Mais je l'ai je l'ai hacké. J'ai hacké le drone. Ouais. Mais tu sais tu vois c'est un autre affaire ça. Si je vole tu sais je vole mon drone là puis toi tu as l'application à côté là. Tu peux être branché dessus puis le contrôler. Ah, OK, il y a pas c'est pas c'est pas comme serialisé puis une fois que tu le rattaches à ton à ta tablette, personne d'autre peut le prendre, c'est comme Tu lui il émet un signal Wi-Fi. Eh, c'est de moins en moins une bonne idée, hein. Mais ça c'est c'est de plus en plus un drone pour quelqu'un qui veut pas un drone là. Mais comme je te dis, c'est vraiment celui d'entrée de gamme là. qu'il y a oh. pas toutes ces fonctionnalités là mais quand tu montes là tu sais j'ai parlé avec le gars Best Buy tu sais lui il y en avait un à 2000 pièces on pourrait redmonster parler avec un gars ouais. Non mais tu sais lui il y en a un à 2000 il m'a montré des images qui tournaient sur le Mont Royal tu sais il a monté en deux couches de nuages pour voir un lever de soleil là c'était écœurant les images de vraiment là OK mais c'est 2000 tu sais Ouais Ouais c'est c'est c'est ça c'est c'est c'est C'est ça ça commence à être un petit peu cher hein Ouais Fait que c'est ça c'était ce que j'ai fait de geek OK geek ah, C'est cool, c'est cool. Moi, j'ai continué à travailler sur euh, j'étais en train de me monter une Genesis Mini. Tu sais tout le monde euh, tout le monde parle de la NES Mini, puis là ah, ouais, mais tu peux de toute façon que Raspberry Pi, mais moi je me suis fait une Genesis Mini avec un Raspberry Pi. <rire> Pourquoi s'limiter juste euh, aux jeux de Genesis Ben, pas, non non, je trouve mais je trouve cool l'idée d'avoir une console qui est qui est ben c'est pas c'est une Genesis Mini, ça veut dire que ça a la forme d'une Genesis, ça veut dire que c'est vraiment quand tu le regardes, c'est une coque de Genesis. Fait que ça a l'air d'une console Genesis, mais Quand je l'apporte, j'ai toute j'ai toute euh, la la la famille Sega, fait que j'ai le Game Gear, j'ai le Sega Master System qui est le vieux, le premier Sega qui était en même temps que la que la première NES. Puis j'ai le Genesis euh dessus aussi, puis j'ai même le SG1000 qui était comme la première les sets de console de de Sega aussi. Okay. Là-dessus. Fait que tout ce qui est euh, tout ce qui est Sega. Fait que moi tu euh, mon respect quand tu vas te faire une mini Cooper. Oui, ouais, ouais, là ouais. ça va être cool. Tu es en train de me monter une Mini Cooper avec ton imprimant 3D, ça c'est hot. Pour être long par exemple. Ouais, mais c'est pas. Ouais, ouais. Mais là présentement avec mon imprimante 3D, je suis en train de me faire un Anne Solo dans la carbonite. Oh. Ah. Ouais. J'ai fait un mini euh, Foucault Millennium là, il fait à peu près 2 euh, pouces et demi de long là. Euh pour l'instant, je voulais voir comment ça sortirait puis là je peux le faire en en plus gros mais c'est comme 9 heures d'impression par par moitié parce qu'il vient en deux morceaux fait que je, ça me prend comme 9 heures et assez de filament. Puis là comme j'étais en train de finir mon rouleau de filament, je sais je sais jamais combien qui m'en reste fait que là, ah je vais imprimer une petite affaire. Ah je vais imprimer tout ça. Là ça fait 50 petites affaires que j'imprime fait que moi j'aurais pu imprimer une grosse affaire. Tu es <rire> toujours encore sur le même rouleau du départ que euh oui, oui. Ah ouais. Ouais, mais j'ai pas imprimé pendant presque 2 mois de temps parce que ah, j'étais oui. en rénovation chez <rire> mes beaux-parents. Je suis tellement censé imprimer pas. cette semaine là, c'est ça, c'est quand j'imprime pas ça ça c'est c'est comme de la langue dans une imprimante de jet d'encre, c'est imprime pas ça avec ouais, l'imprimante de jet d'encre, -on, ton en casse, je suis pas plus bonne. Là. Mais au moins ça se passe pas mais là c'est c'est un peu ça. Mais j'arrive dans une fin de rouleau. Fait que j'étais en train d'imprimer des petites choses comme j'ai imprimé deux bébés groutes pour une amie à ma conjointe, j'ai imprimé euh, mon petit faucon euh, puis là ma femme elle veut que j'imprime un un, euh, ouais, un un un toutlus, euh, le petit dragon dans Dragon là. Mmh. Ah, okay. un truc ouais. un croque mou. Moi, imprime moi pas, imprime moi pas un bébé. Na, c'est Ouais, j'étais <rire> ici. Comme, comme un trop plein. Non, non, mais pas. celui que je t'imprimerai, il, il demande pas grand-chose. Ah, j'avoue. Un petit oh, ouais. coup de peinture peut-être pour lui donner de la couleur parce que <rire> non, il est blême un peu, fait imprimer en blanc mais à part ça, c'est C'est ça. Ça serait le plus simple de t'occuper. Ah Tu l'assieds sur ton drone, tu sais, il va ah, voler à toute bonne idée ça. Hein Hein, hein? hein? Ouais, mais souvent il y a des gens qui ont un drone comme toi qui s'achètent une imprimante 3D parce qu'ils peuvent imprimer des hélices de remplacement et des morceaux de remplacement pour leur drone. Tu si sais, ta coque brisée, ils se l'impriment. Ah, j'avoue. Ouais, mais okay. pense que tu vas m'os la compte mais Ouais, mais il y en a qui se l'imprime en, en okay. plastique léger. J'avoue. Fait, fait que... que je vais te donner des contres. <rire> <rire> C'est ça. Pourquoi je dépenserai pour une imprimante 3D Allô, les <rire> gars. Non, mais tu tu regardes, il y a il y a un site qui s'appelle Thingiverse. e euh, puis il y a toutes les fichiers STL fait que c'est des fichiers euh, que l'imprimante comprend c'est du c'est du G code qu'on appelle fait que c'est euh, c'est l'imprimante c'est ces codes qui dit bon ben mets trois gouttes de trois gouttes de plastique là bouge d'un de de d'un millimètre mets trois gouttes de plastique là tu sais ça c'est c'est ces commandes puis sur ce site-là euh, tu as plein d'affaires que tu peux des tu as des sabres laser entiers tu peux imprimer tu as tu as les codes pour tout ça puis euh, un de mes collègues au bureau voulait un pied pour une caméra puis il y avait le morceau, il y avait exactement le code pour imprimer ce pied de caméra-là sur Thingiverse. Il me l'a donné, j'y ai imprimé, puis sa caméra fitait dedans parfaitement quand j'ai apporté. Tu sais parce que c'est un ampété de gars voulait un pied, je suis comme une jambe en plastique. Je sais pas je te demander tu me faire un pied s'il te plaît. Ouais, c'est ça, il faut que tu tu es parce que qui fait dans mes souliers parce que quand même, je sais pas me racheter des souliers complets. Mais c'est ça, mais il y a beaucoup fois des ça ça peut être pratique. Il reste tout le temps en spécial de moi un 13, juste un pied 13. Ouais, c'est ça, de moi un pied de 13, m'en mettre des m'en mettre trois bas dedans. Mais tu sais il y a beaucoup de monde aussi qui ont des des voitures téléguidées qui impriment des morceaux parce que c'est ça ça cause et tout ça fait que c'est pratique pour réparer des choses aussi une imprimante 3D fait que c'est ça mais je m'amuse encore là je suis en train de de de jouer un peu avec ça jouer un peu avec mes Raspberry Pi euh, puis j'ai une coupe de projet de machine d'arcade en, en route là je vous en reparlerai mais que je commence à faire tout ça j'ai fini mes rénovations moi pas passé aux choses sérieuses et tu peux pas tu peux plus à disant toi tu quelque ouais. as fait quoi de geek moi uh, ouais. Ah bon, c'est bon, fait qu'on okay. passe. Non, okay. <rire> fait qu Arrow c'est un film de <rire> <rire> Alors, il y a rien de geek là, euh, j'ai Euh non, non, j'ai euh, j'ai réinstallé No Man's Sky pour essayer la nouvelle euh, mise à jour. Puis, euh, et je l'ai pas décollé. Je l'ai désinstallé. Non non, je l'ai je l'ai pas décollé. <rire> c'est <rire> vraiment juste Instagram, c'est correct. Juste... Mais il y a eu le jeu installé puis le soir je fais des podcasts de la soirée, fait que ça arrivera pas là mais peut-être une prochaine fois je vais vous parler de No Man's Sky. Hey, on ah ouais, on a, on a tout acheté Sonic par hasard Oui, moi, moi je l'ai acquis. Hein Je viens de l'acheter Ouais, moi aussi. C'est malade. Fait, fait que euh... parle, pour parler de Sonic. Mais finalement c'est c'est c'est Sonic 1 et 2. C'est c'est compilation, non Tu as joué, tu as joué un peu J'ai commencé à jouer le premier niveau, puis il me okay, semble que c'était Scenic 1. Oui, ouais, le premier un. est pareil. Au ouais. début, c'est Scenic 1, oui. Okay, mais, pas... mais après ça, ça change. C'est comme il te fait partir là-dedans, et après ça, ça change. Tu vas revisiter les mêmes environnements. Non, pas tous les mêmes, là. mais euh, ça change. Les tableaux changent. Mais de toute façon, pour en pas... parler, euh, comme dans deux semaines, là, question de se donner le temps de jouer un peu. Oh, oui, on va jouer un peu avant d'en jaser, parce okay. que là, j'ai joué comme 15 minutes. Là. Je l'ai téléchargé, puis ah, je l'ai joué un peu, là. Mais je sais qu'il y a un niveau ce que tu es en arrière de Sonic là puis tu vas ramasser des scènes à faire comme ça là, j'ai fait ce niveau là, j'arrête après. OK. Mais écoute, ça, euh, ça. gardons ça pour dans euh, une semaine ou deux. Puis euh, on revenons au sujet principal. On <rire> arrive à l'arrivée. L'arrivée. L'arrivée. Qui qui veut euh, se permettre un synopsis euh, pour ce film là Parce que euh, moi moi je peux, moi, peux te faire ça rapidement. Euh, Rappelle ouais, là. OK. Bon, euh, sur terre, à un moment donné, il y a euh, 12 euh, vaisseaux qui euh, débarquent sur terre, qui restent flottants, qui bougent pas et là ben l'humanité se demande qu'est-ce qu'il faut faire et du côté des américains, on a euh, deux linguistes qui vont tenter euh, d'établir un contact, de parler la langue des extraterrestres pour leur demander qu'est-ce qu'ils font là? Puis comment qui qu peuvent les aider et ils doivent arriver à faire ça avant que l'un des 12 autres vaisseaux euh, un des 11 autres dans le fond le vaisseau se fait attaquer par son pays hôte qui est animé de se faire spoter par euh, un vaisseau extraterrestre. Ouais, qui dit rien, puis qui est juste là, puis qui, qui regarde, puis c'est ça. Je pense c'est un bon résumé. Mais ouais. c'est c'est mais tu te trompes, c'est pas du linguiste, un linguiste puis c'est un, une linguiste puis un scientifique. Oh. Parce que Okai n'est pas un linguiste, c'est un scientifique. Tu es un arché. Bah oui, c'est un arché, ouais. c'est un arché. Ouais. ouais, mais pas là-dedans. Ah, okay. Là dedans là dedans il prend il joue le rôle de de de pas un archer. Ah OK. Ouais, de scientifique. Il a troqué son arc pour un sarau. En fait, je te oui. dirais que euh, lui là, Renner, là. De <rire> de Jimmy, Renner. Jer Jeremy Renner là ouais. <rire> Jeremy Jeremy Ren Ren Ren Renner il a ouais. l'air euh, dans aucun de ces films, il a l'air d'un gars en shape. <rire> non, il y a temps, il a l'air mourant hein. Il a l'air d'un gars <rire> fatigué. <là. rire> si il tu sais si tu mettais J'ai pas le goût. Il faut être le goût d'être. Si tu m'as cage. Si euh, je... <rire> <rire> <rire> Pourquoi tu m'en baumes <rire> Il y a là de, de Jonathan. J'ai envie de promener à chaque fois que j'ai une entrevue, puis moi j'ai tout le temps le job. Ah, ah, C'est pas dit... ça mes cœurs. J'avoue que lui il a tout le temps l'air blasé, le faire. Ouais, ouais. ouais. Il a l'air vraiment, ouais, il y a pas l'air dedans, vraiment. Mais moi je peux pas sur lui tant que ça là. Mais non, c'est drôle puis c'est la raison c'est une des raisons pour laquelle ma femme a, a dit ah OK, on va regarder ça parce que Jeremy Renner Teddap elle elle l'aime bien. Elle l'aime oh, bien OK, ouais. elle l'aime bien lui. Elle l'a pas haï dans euh, il a fait un, un Born euh, Born Legacy je pense. Ouais, elle ouais, en fait la même là. Tu sais fait qu'il a dit il y avait peut-être un peu plus de ben il y avait de l'action fait qu'il bougeait un peu plus là mm -hmm. mais c'est pas c'est pas le l'acteur la, le plus charismatique au monde là. je veux dire il y, a, il y a le charisme d'une d'une roche remplie de mousse tu sais <rire> J'avoue qu'à face de gars pour t'sais. les roches remplies de mousse ouais, ouais c'est ça Tu sais se promène moi, je pense je pense je pense qu'il voulait il voulait, euh, voulait prendre la place de Ah ça se fait tu sais là <rire> Mais il parle pas français fait que ça a pas ça va pas marcher. Il se promène tout le temps avec ses lunettes là tu sais demi-vitre <rire> de, sur le bout du nez là tu fait comme <rire> hey, boy il a de la 3e année avant le <rire> temps. Ouais, c'est ça, c'est moi tu as la 3e année avant le temps. Ouais, mais parce qu'il met des lunettes d'enfantes puis je jouais pas fait que j'ai descend sur le bout du nez. Ouais, mais c'est ça. Mais regarde, on est rendu au point où ce que avec la technologie des films, tu vas remettre des lunettes pas de vite, puis ils mettront les vite au montage. <rire> ouais, tant qu'à faire. Mais on est sur un temps si assez mauditement loin du sujet du film par exemple. Là. OK, euh comment est-ce qu'on pourrait commencer ça Euh on pourrait commencer ça en disant que le réalisateur c'est Denis Villeneuve. Ouais, Denis Villeneuve. Puis euh oui. il a fait une christe belle job parce que c'était pas un film qui était attendu nécessairement. Euh, c'est pas un film qui avait nécessairement le plus gros budget puis qui risque que ça look il a livré oh ouais pour, ah, pour livrer il a livré puis c'est le film tu sais il a fait plein de films il a fait Sicario il a fait plein de films ce gars-là avant puis pourtant tu sais c'est c'est comme ce film là qui l'a mis sur la map c'est ce film là qui a fait remarquer aux américains qui était capable de faire un film tu sais vraiment intéressant puis que les gens accrocheraient parce que ça a quand même été un un, un succès Si Paw Box Office ça a été un succès critique là. Mmh. Tu sais. Mmh. Puis même dans assez. la population, je pense que je connais pas personne qui a vu ce film là puis qui l'a pas apprécié. Mais bon, tu sais, tu sais, on parle budget, ça a coûté 47 millions à faire puis on fait 203 millions. Ah, ouais, c'est ça. Il a fait son cash ouais, fait, pas à peu fait, près. Il a fait son tu sais, il y a il y a il y a il y, y a plus que tripler son argent là, c'est fait que garde si ça oui, ça a marché là. Fait que c'est ça. Bah, moi je l'ai apprécié mais pas plus qu'il faut. Là. OK. Ben, c'est un film, c'est un film que j'ai trouvé un peu tout, là, fucking, tu sais, c'est pas l'idée est bonne, l'idée est bonne moi, tu sais, ça première fois qu'on voyait une, des, des extraterrestres qui font rien, tu sais. Puis que tu c'est que la population qui panique dans le fond, tu sais, c'est ça un peu là, c'est surtout le le colonel, le, le général le, euh de de Chine, tu sais. Parce que ça j'ai trouvé ça vraiment bon, tu sais, l'idée de des extraterrestres puis ils font rien. Mais en fait, tu découvres pourquoi qu'ils sont là. Ça j'ai trouvé ça cool. j'ai trouvé le, le, le la façon de communiquer avec les ronds tu sais ça c'est vraiment original là. fait je sais pas tu sais parce que ce film là c'est basé sur un une, euh, une nouvelle, un, un récit non ça c'est une nouvelle fait je sais pas si c'est genre Denis Villeneuve qui a eu tu sais ou dans le récit c'est vraiment il communique avec un rond mais je sais pas d'où vient cette idée là, là mais ça je trouve ça cool C'est vraiment il là, me semble que la façon de représenter le langage visuellement ça vient du film mais l'idée que le temps n'est pas linéaire pour les extraterrestres, euh, extraterrestres ça ça vient de euh, la nouvelle qui s'appelle Story okay. of Your Life. Ça j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé l'espèce le, tu sais j'avais pas vraiment vu l'intrigue arriver, ça j'ai trouvé ça cool mais j'ai trouvé le j'ai trouvé lent. C'est strict, c'est c'est c'est lent, c'était c'était tu sais c'est je sais pas, je trouvais que le rythme du film, tu sais il est 2 heures quand même, j'aurais peut-être coupé là, c'est ça qui m'ennuie, je fais comme OK, c'est c'est lent, c'est lent, mais c'est parce euh... que toutes les scènes que tu vois avec euh, avec Louise, la la la linguiste et sa fille, tu dis OK, oui, on l'a vu, on on voit qu'elle meurt, puis on voit que tu sais de la relation, maudit qu'elle aimait sa fille. Puis on, on OK, on comprend Mais à chacun de ces plans là, la première fois que tu vois le film, tu comprends pas pourquoi que ça nous est présenté comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Parce que le film n'est pas là aussi monté dans un ordre linéaire sur ces mmh. euh, sur ces plans là, c'est à la toute fin que tu vas t'en rendre compte. Et pourtant, il y a des indices, c'était un peu comme le 6e sens que tu le tel plot twist de tu sais tu reveal à la fin tu fais comme hum, OK puis tu réécoute le film tu vois tous les indices moi c'était pas la première fois que je le voyais quand je l'ai revu euh, hier et euh, je remarquais toutes tes tous ces trucs là puis je trouve que le film oui peut-être est pas le plus palpitant mais est tellement intelligent que pour moi ça a largement compensait ouais c'est ça mais c'est c'est ça mais à la fin justement tu sais que à okay, 15, tu sais, tu je sais pas si on on va peut-être pas le révéler en tout cas. Mais tu sais, c'est c'est à la fin que tu justement t'allumes sur toutes les scènes, mais pendant que tu l'écoutes la première fois, tu sais, tu fais comme "caline, OK, c'est c'est long", tu sais, mais tu te demandes ce qu'il y a ça a plus de but là. En fait, tu sais, j'ai trouvé ça comme là, c'est sûr qu'à la fin quand le film finit, c'est oh, OK. Mais tu me quand même pendant le film fait dire deux trois fois c'est long là, tu sais. Mais à deuxième écoute, Là tu fais OK, là je vais les écouter mais tu sais j'aurais aimé qu'il je sais pas qu'il me captive un petit peu plus sur la première écoute. Là. Mais je pense ouais. que c'est parce que tu sais il y a un lien entre sa euh, sa sa réalisation et la manière de présenter l'histoire et ce que l'histoire raconte. Oui, parce que on la met pas linéaire puis le le, le le le le le but justement c'est de présenter que ben la réalité du temps n'est pas la même pour tout le monde. Et donc tu sais autant le, le message visuel que le message du montage que de la réalisation tout ça est en, en concordance c'était c'est brillant plus que intéressant peut-être moi c'est mais tu sais moi j'avais j'avais quand qui rentre dans le vaisseau je comme OK ils vont retourner. Oh OK ils vont découvrir encore un petit peu de langage. OK mais tu sais j'avais hâte puis quand qui coupait avec les autres scènes j'ai comme ah oh, OK. OK c'est bon banqué. Bon, okay. oh, oh il retourne dans le vaisseau. Tu sais il là oh, OK ça retombait. Oh. Tu sais fait que c'est cette, cette espèce de, de je sais pas cette espèce de de, de roller coaster là qui m'a fait comme ah oh, je sais pas mais au final ça fait comme ah oh, mais c'est pendant que je le vivais. Ouais. Puis c'est un film qui euh, pose des questions vraiment intéressantes puis que tu peux faire des euh, des transferts puis des comparaisons puis des tirer reliés cette histoire avec ce qui ce qui est vécu actuellement avec l'immigration un peu partout à travers le monde. Ouais, est-ce que tu as un immigrant Là, prenons dans le cas du film, c'est des extraterrestres qui n'arrivent pas à communiquer avec la Terre d'accueil. Et là, c'est de savoir... Il y en a-t-il un des deux qui va attaquer en premier? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui amènerait à ce que l'autre puisse s'attaquer ou non? C'est toute cette... aphasis cette volonté-là ou non de s'apprivoiser selon les différentes cultures qui est d'exposer puis tu sais regarder qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis avec la, la montée de la suprématie blanche puis euh, euh, l'histoire des des migrants illégaux à la frontière du euh, des États-Unis et du Canada euh, en provenance de d'Haïti tout ça c'est toute la montée de bouclier toute la haine qu'on voit en ce moment qu'on peut observer c'est de l'incompréhension entre les gens moi. Ah ah oui. Alors que dans le fond il y a il y a aucun il y a personne qui pose un geste. Tu sais mais il y a une montée tu sais dans ce film là dans le fond il se passe rien mais le général veut attaquer mais tu fais toi mais il y est personne qui t'a il y a personne qui t'a menacé là. Au cas que C'est ça tu sais mais là monné ça fait j'en peux plus j'en peux plus la pression est trop forte il faut que j'attaque. Mais la pression de quoi C'est qui qui qui t'a mis une petite tamette tout seul la pression là Dans le fond il y a personne qui t'a mis une pression, il est là le vaisseau puis il se passe rien. Là. C'est ça, mais c'est fois fois attaquer les premiers au Kazou. Ouais, tu sais, il appelle ça preemptive uh, pre attack en, en anglais, fait que c'est comme si c'est pas nous autres qui attaquent en premier, c'est les autres qui vont nous attaquer en premier, fait qu'on a une chance d'être attaquant en premier et d'es de affaiblir plutôt que c'est le contraire qui arrive, tu sais. Fait que là, tu, tu te ramasses avec une incertitude, puis c'est ça un peu qui se passe tout le long du film, c'est bon, mais quel pays va décider d'attaquer en premier parce que les Américains sont assez trigger happy. mais ben on sait tout de suite que dans le film c'est pas Donald Trump qui est le qui est, qui est le président parce que sinon il aurait dit aux extraterrestres euh, vous allez être euh, on va vous attaquer avec euh, le feu et la fureur comme la terre ne l'a jamais connu mais euh, tu sais fait mais là tu vois les Russes, les chinois puis sont sont eux autres sont décidés à ben garde parce que euh, non là, on veut pas se faire détruire fait que on va attaquer en premier tu sais puis tu sais finalement c'est un peu ça l'histoire c'est de qui va attaquer en premier Finalement, spoiler c'est c'est quand même les américains. Mais ouais, l'air de sans rien, oui. C'est vraiment le savoir là, c'est vraiment le vouloir ces américains qui attaquent en premier parce qu'il y a une petite euh, gang de dissidents, mais tu vois un peu ce que la ce que ce que le, la propagande, c'est un peu le film aussi qui fait pas les, qui fait un, un peu le qui condamne la propagande parce que tu regardes puis la raison pourquoi que les soldats américains menés vont à l'encontre des des euh, des ordres de leurs supérieurs, c'est parce qu'ils entendent à la télé des tu sais des des des journalistes en gros guimais qui disent mais qu'est-ce que l'armée fait? On devrait attaquer en premier, na na na na na, puis les autres dans leur tête c'est mais ils ont raison, on va se faire détruire, ils sont prêts pour nous éliminer, puis on a une chance des attaquants premiers puis des éliminer eux autres avant qu'ils nous éliminent nous autres, on est chez nous, on devrait pas se laisser. Fait que c'est un peu toute l'histoire de la propagande de suprématie blanche ou peu importe qu'ils disent regarde, c'est nous autres qui étayéssent en premier. C'est pas vrai là, on a un petit peu volé le territoire de quelqu'un d'autre, il y avait un du monde ici peu. avant qu'on arrive, genre comme ça là. Mais tu sais, fait que c'est un peu ça, puis c'est ces personnes-là qui sont peut-être facilement manipulables qui décident ben on va aller à l'encontre des euh, des ordres des supérieurs puis on va on va aller foutre une bombe à l'intérieur puis on va les éliminer. Tu sais, fait que c'est tout aussi faire un peu le aller contre la propagande, il explique là-dedans en démontrant ça, il démontre qu'il y a du monde qui sont prêts à aller contre ce qu'ils devraient faire parce que ils ont été brainwashés, tu sais, ils se sont fait dire des choses qui sont pas nécessairement vraies mais ils sont tellement paranoïaques qu'ils croient. Mm -hmm. C'est un peu pour ça qu'il attaque en, en premier. puis tu sais tu quand tu vois ça arriver tu te dis bon ben c'est ça qu'est-ce qu'ils vont penser de nous autres ils étaient probablement ici tu sais tu le sais drette au début du film que s'ils avaient voulu les tuer là ça aurait pas pris de temps là non oui puis ils l'ont pas fait fait comme spectateur tu sais tu le sais que sont pas méchants les extraterrestres parce qu'ils auraient pu tuer tout le monde qui était dans la pièce dans le premier 5 secondes là mm -hmm. puis, il y avait juste à décompresser l'oxygène puis c'était fini tu sais mm -hmm. mais ils l'ont pas fait fait que tu vois déjà là qui sont pas agressifs qui sont pas essayés pour les éliminer euh, éliminer l'humanité mais la tu sais certaines personnes de l'armée voyaient pas ça comme ça mais c'est ça. Bon <rire> <rire> <rire> <rire> ça non mais mais j'ai fini mon monologue mais c'était un bon monologue j'ai trouvé ça beau non mais ça Moi, mais tu es mu un peu tu vois qu'il y, y a un peu il y a un peu de critique sociale dans le film en disant ben des fois on panique peut-être un peu pour rien quand tu sais qu'il y a des gens inconnus qui arrivent un peu un peu ici tu sais que mmh. je, je veux dire pourquoi attaquer puis en pensant que tout le monde est méchant tu sais c'est pas nécessairement ça là. mais j'ai pas fait mes recherches tu sais je sais que c'est basé sur une nouvelle mais je sais pas une nouvelle qui date de quand euh mmh. ça date de ça date de 1998 Ah OK. Par ah. Ted, Ted Chiang. OK. Non mais j'avais OK. OK, ça peut pas assez longtemps. Tu sais, j'aimerais ça savoir que mettons euh, ça date la guerre froide, tu sais. Tu sais dans quel état d'esprit il était quand il écrit ça, tu sais. Ouais. Tu sais mais le 88 dans le fond, il y avait pas le euh, rhino spécial. Tu sais non. Non, tu sais ça a été cool que le gars il fait OK, c'est fait que dans le fond il voulait tu sais la, la un temps de la guerre froide, ça a été tu sais un bon de euh, faire OK, OK, c'est mais ça 98, il se passait pas grand chose de spécial. C'était tranquille, c'est pas avant bien, 2001. Non, c'est ça, c'est ça. ça c'est un peu t... ouais, c'est un peu tranquille là, dans ce temps-là. Où il t... y a des événements peut-être qu'on est pas pour... qu'on se rappelle pas là. Mais ouais. La fait qui m'a le plus déçu avec ce film là, euh c'est que encore une fois Quand on nous présente des extraterrestres, faut que ça soit des bibites. Les heptopodes là pour euh, des mmh. des extraterrestres à 7 pattes. Ouais. Alors que euh, tu sais, c'est pas pour rien que l'être humain est devenu la race dominante de sa planète parce que on est outillé, tu sais avec le cerveau puis de la bonne tu sais la bonne disposition des membres, la bonne façon pour s'avantager dans la nature. Non. Oh oui. Donc tu sais les scientifiques imaginent que sur d'autres planètes, ben la vie, tu sais extraterrestre, si elle existe, aura un semblant ou une tu sais devrait avoir tu sais des mains parce que ça prend de la dextérité fine pour pouvoir contrôler des des des des des, des, des, outils, des, des outils, des objets, des inventions, des choses comme oh ça. Ouais. Oh Là tu as encore des des pattes, tu as encore des des <rire> tentacules, tu as encore des C'est moi c'est la c'est la grosse patente. Je trouvais le film tellement intelligent. que ça ça arrive, je trouvais que c'était hollywoodesque encore une fois. Ouais, j'ai j'ai j'ai accroché ça la même chose aussi, je dirais. Tu sais comment c'est le fait que c'est encore les c'est encore les américains. Ouais, c'est mais... ça ça. Ouais, mais tu sais ça c'est je sais pas. Mais c'est toujours le les américains puis sous... Ouais, mais c'est ça mais c'est toujours, tu sais toujours toujours toujours toujours toujours tu sais. Mais c'est les autres ouais. qui produisent des films, c'est un peu normal qu'ils se mettent en en position avantageuse. Hein? Ouais, mais tu tu sais pas un, un peu plus euh le gars, il y a écrit une histoire et... en tout cas, je l'ai pas lu, en fait que j'aurais aimé ça ça va être le gars il est écrit américain. Tu sais je sais pas mais je sais pas, c'est mon donné ça serait le fun. Ça changerait pas grand-chose que ça soit un, un autre pays, tu sais. Ouais, mais c'est l'écrivain est un américain, fait que c'était peut-être très très euh, américain encore, mais tu sais. C'est un peu c'est un peu le problème d'Independence Day aussi, tu sais. Independence Day c'est un c'est un film qui est quand même asse qui est quand même bon puis qui était avant-gardiste pour son temps jusqu'à la fin où ce que c'était ra ra ra go USA go go go les américains puis euh, que tout le monde est tu sais si tu te rappelles vers la fin du film euh, Independence toutes les tous les autres pays sont sur le bord de leur radio puis ah, ah les américains ont un plan Ouais. Tu sais, <rire> la planète attendait que les extraterrestres. Ah oui, tout le monde attendait, tu sais, ah les Américains ont un plan <rire> puis quoi les extraterrestres dans leur dans leur vaisseau. Oh non, on est foutu. Les Américains ont un plan, tu sais. Non, mais, mais c'est ça, c'est c'est un peu encore de la propagande run run run notre pays notre pays go go go là. Mais tu sais, oui, ça arrêter le fun que ça vienne D'ailleurs, tu sais la limite, j'aurais pas mis peut-être, tu sais tu sais le ça s'entend dans le film le dans le fond il y a le méchant, c'est général chinois. Tu sais pourquoi que c'est un tu sais en fait que là c'est américain contre la Chine dans le fond là, tu sais il faut bloquer les chinois parce qu'ils vont attaquer. Ouais. Puis là comme tu dis, ces américains dans le fond qui attaquent en premier, mais tu sais pourquoi tu as pas fait qu'un général d'armée veut attaquer le vaisseau américain, puis tu sais ouais. que ça se passe juste là, tu sais, puis que les autres pays ben ils attendent ou ils gèrent autre chose, mais tu sais pourquoi il faut que tu aies ouais. américain contre Chine. puis les américains gagnent. Il fallait que le problème vienne d'ailleurs. Voyons, tu sais, le problème peut ouais. pas venir de, des États-Unis. À moins que ça soit ça, la prémisse de base de ton film. Si c'est pas ouais. ça la prémisse, tu mets ça à l'extérieur pour pouvoir l'évacuer. Juste euh, la semaine passée ou il y a 2 semaines, il y a euh, un late night show aux États-Unis qui a demandé qui allait faire un vox pop là tu sais à la grille dentelle dans les rues pour demander au monde, ouais là, tu sais la, la Corée du Nord, il y a des menaces de de de de tu sais de petits des missiles ces États-Unis puis on va peut-être mm -hmm. être en guerre avec eux autres. Savez-vous où est la Corée du Nord Et je pense que trois des qu huit euh, tu sais personnes qu'on a présenté pointaient le Québec ou le Canada, tu sais, tu fais comme ben voyons. <rire> fait comment tu veux qu'un film pour le marché américain euh soit pas dans tu sais il faudrait que ça soit comme en France ou en Angleterre pour qu'ils ou la Russie, la Russie ils savent c'est où mais le reste là, tu peux pas mettre ça à à Beijing, tu peux pas mettre ça en euh, tu sais en Irak peut-être, ils vont savoir c'est à peu près c'est où mais mais pas ça en Azerbaïdjan, là, ils sauront pas c'est où là. <rire> ouais. Mais ouais. ça ça limite le choix là, puis en plus ouais, aux États-Unis, puis là heureusement, c'était pas New York ou Los Angeles. parce que oui, c'est tout le temps non, une de le... ces deux villes là parce que c'est des villes sur lesquelles tu as pas besoin de construire l'environnement social. Les gens même à l'international, tu sais, je sais comment est que ça à New York, je sais comment est que ça à Los Angeles parce qu'on me l'a tellement montré dans des films, c'est facile de sauter cette étape là. Il faut que tu m'expliques comment ça fonctionne. T'sais, t'sais, tu sais tu relances ton film. Puis là, mm -hmm. sans plus, il faut que tu dises c'est où ça à la map. Tu es dans le trouble. Non, j'ai beau. C'est pas là. Non mais pe peut-être qu'on aurait juste pu inter internationaliser la patente. Ouais. En ça faisant que en faisant ouais. qu'Amy Adam, Adams c'était peut-être une canadienne. Puis que Jeremy Renner tu es peut-être un australien. Ouais, c'était blanc Genre. longtemps dans les bons bons bons là. Tu sais à part le, le le général là, qui jouait par comment ça s'appelle lui Forrest Whitaker. Ouais, ouais, Forrest bon. Whitaker là. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça mais tu sais pourquoi pour aller chercher des meilleurs scientifiques puis un linguiste qui, qui une linguiste qui venait d'un autre pays. Pourquoi ça. la pourquoi toutes les faire américains Tu sais pourquoi les américains ont pas dit mais le, le meilleur linguiste au monde est à Ottawa ou à Toronto ou à Vancouver mettons. C'est mm. pas loin puis les américains je te pour dire savent si où le Canada mais c'est pas vrai, on est <rire> supposément à la Corée du Nord mais en tout cas euh <rire> Mais tu sais oui, ils ont pas été de vie Là, j'ai vie, j'ai travaillé, j'ai travaillé pendant une coupe de mois euh, au, au Kentucky, puis j'étais arrivé monné pour acheter quelque chose à une caisse dans une épicerie, puis euh la fille dans ça je cassais mon anglais pas mal plus dans ce temps-là, puis la fille me dit "Ah c'est c'est cute ton accent, ça vient de où Je dis "Je viens du Québec", puis elle me regardait, puis c'était comme ah, okay. c'était comme si j'y avais dit que je venais euh de de de d'un pays en Afrique vraiment caché qu'a aucune idée c'est où. J'ai dit j'ai dit Canada, j'ai dit Québec, au Canada. Puis là ça y a pris comme 2 secondes elle m'aurait dit ah chez c'est où ça? Oui, c'est juste la grosse masse de terre plus grosse que vous autres en haut là, c'est nous autres, ça c'est le Canada. Fait que c'est fait que c'est pas tous les américains qui sont si ça sort des États-Unis, il y a des bonnes chances que certains américains, je ne dis pas toutes, savent exactement pas c'est où. Je sais bon, que tu avais dit que tu avais travaillé dans un PFK, j'étais comme pourquoi? Il... Pas non, c'est là que on t'a qui travaillait au Kentucky. Alors on t'a qui puis là est stocké dans la dans l'état du Kentucky. <rire> euh fait que l'état du du Kentucky où tu te promènes en voiture puis tu dis maudit qu'elle est belle cette maison là, c'est quelque chose que j'aimerais avoir dans ma vie pour t'apercevoir 10 minutes plus tard quand tu vois la vraie maison que c'était l'écurie pour les chevaux. Mais bon, euh c'est c'est une même. Je m'en gêne pas. Mais euh, C'est ça, fait que tu sais, ça arrête le fun d'avoir des des scientifiques qui viennent d'ailleurs, qu'est-ce à en mettre plus que 2. Tu sais, une équipe de puis monter une équipe de linguistes, puis monter une équipe de peut-être mettre moins de vaisseaux, ou tu peux en laisser 12, mais tu sais, les États-Unis veulent régler le problème, veulent trouver qu'est-ce qui se passe, veulent être à l'avant-garde, puis vont chercher les meilleurs scientifiques mondiaux pour monter une équipe, puis tu remplis ça de personne d'ethnie de, différente. Moi, j'aurais aimé ça Égyptien, les Égyptiens parce qu'avec les hiéroglyphes, tu sais, puis les les écritures anciennes, tu sais, il y a une matière Après, là. là. Ouais. Tu sais, c'est toi qui a monté la pyramide. <rire> ouais, c'est ça. C'est vous autres. Mais là euh Pourquoi tu fais toujours pense... des ronds, c'est des triangles que tu devrais faire. Bon, c'est ça. J'pense là dans le fond le méchant c'est général. Tu sais. Mais il y a pas vraiment de méchant, il y a une menace euh d'un de quelqu'un qui va pull the trigger puis qui trait la Chine. Puis et madame ouais. ça finit avec un pouvoir, c'est un film de super-héros. Bah oui. Hey! C'est la c'est la blonde de Superman, regarde. Et voilà. Ouais, c'était un pouvoir. <rire> ben, moi tout le long, j'attendais que Superman arrive et il <rire> jamais venu. Je suis sur oh, place. Ah, Caline. Mais c'est un extraterrestre lui aussi. Fait que ouais, Et ça. voilà. Elle a dû vivre elle là là. Mais il avait plus <rire> José que autres. Ouais, c'est ça. Ouais, où je pensais qu'elle se serait mise à sortir avec un des euh, une des bibites. À la fin, tu comme bah, j'ai pas de chum finalement. Bah, bon, peut pas être pire. Hein. Mais personne personnellement, tu sais de de sais qu pas qu'elle sortir avec Jeremy Renner. Elle hey, s'aurait fini en taille avec des tentacules partout. Se <rire> <rire> prendre la pieuvre. Ouais. Mais je pense je sais pas. Vous, c'est le meilleur film de Denis Villeneuve que vous avez euh, parce que tu sais il a connu sa consécration peut-être avec celui-là comme on disait mais Je veux écoute moi je euh, j'avais bien aimé Sicario mais moi j'ai vraiment adoré Sicario j'ai j'ai ouais. de la misère à dire lequel est lequel tu sais le premier puis euh, mes prisonniers je l'ai pas vu malheureusement oh. OK mais écoute ça c'est c'est ah, moi je pense pas le meilleur c'est sur ma liste mais Sicario ce que j'aimais c'est il était en mesure de builder de la tension Mm -hmm. Puis c'était tellement beau le visuellement d'ailleurs Denis Villeneuve euh, tu vois les bandes annonces de euh de pas d'où mais 2049 là. Ah Blade Runner ah, ouais, ça pour les images il le tu sais. La, la photographie était carrante là. Donc oui. euh, tu sais mettrait pas mal ça sur le même niveau là il tu sais jusqu'à maintenant aux États-Unis Denis Villeneuve c'est jamais planté. Mais t -t as tu as vu Enemy? Euh, non. <rire> C'est c'est un de mes pires films que j'ai vu dans ma vie là. C'est dégueulasse, c'est vraiment pas bon, <rire> vraiment là. OK. Puis tu j'avais vu Donnie Villeneuve avec euh, Jake Gyllenhaal, j'ai fait comme oh, que ça va être bon mais c'est vraiment pas bon. Vraiment ça passait un peu sous le radar aussi là. Mais il a fait ça après prisonnier là puis euh, je fais comme prisonnier oh, c'était correct puis ennemi non non non, c'est vraiment pas euh... j'ai j'ai bon. tout Pas mal écouté ce qui a fait, Polytechnique, incendie, tout ça, j'ai tout vu puis Enmi je pense c'est son pire. Hein. Ça se peut. Ouais. Okay. Ça se peut. Mais euh, c'est vrai, j'ai vu des critiques qui étaient pas top positives pour Enmi, comme j'en ai vu des super bonnes aussi, fait que Mais l'idée est bonne, mais est... en tout cas. Ah, ça si vous l'avez pas vu. Hein? <rire> non, mais mais tu mais, mais ça reste que regarde avec, avec, avec right. Scario pour vraiment ça l'a mis aussi sa map, ça a pas été nommé pour un Oscar quelque chose comme ça Scario il me semble que un prix ou quelque chose comme ça. Euh, ça, ça se peut parce c c que, réchoui, euh, moi, adoré, ouais, mais ce que c'était moi j'ai vraiment Ouais, ben ça je regarde Scario puis euh réception côté response euh, peut-être pour. Mais ça a été ça a été bien reçu. Mm -hmm. Mm -hmm. Et 90 94 sur uh, Rotten Tomatoes. C'est critique positif. Okay. Fait que j'ai quand même beau chiper. Mais ah ouais, c'est ça, euh, il a gagné Best Cinéma Cinématographie, Best Original Score and Best Sound Editing. A quelqu'une une nomination. Il était en nomination, il a pas gagné, mais il est en nomination pour trois. OK. Fait que c'est quand même pas si pété. Ouais. Tu sais. Donc c'est ça, fait qu'il y a eu ça il, il, il s'est fait remarquer là, il a vraiment eu sa consécration vraiment avec Arrival, puis là ben il fait Blade Runner qui est un film culte. Si si réussir à le faire comme il faut euh, là on va le voir partout de Denis Villeneuve là. Bah mais j'espère vraiment pour lui qui se plantera pas. Euh parce que Je, je l'aime oui. bien mais c'est c'est c'est un terrain glissant. Puis après ça, il est en liste pour faire Dune. Ouais. Euh pas puis c'est pas supposé être un remake, c'est plutôt supposé être une suite. Est-ce que les rumeurs sont faits Ça c'est aussi c'est un terrain glissant. C'est que si ces deux là là, c'est c'est tu sais c'est Mais moi j'ai ouais. l'impression qu'il peut pas réussir parce que justement les attentes sont tellement élevées. Mais Blade Runner a daté sur les bandes annonces, la réception sur les bandes annonces était correcte. Ouais. ouais, mais il y avait des bandes annonces qui étaient bien écœurantes oui. aussi. Ouais, je sais. Non non, ça c'est ça dit rien, mais tu sais quand même si au moins tu dis tu vas attirer du monde. Déjà oh. ouais. ça fait tu, tu voir un succès commercial tu sais si les bandes annonces sont dégueulasses c'est tu sais, oh ça va pas bien mais j'ai j'ai hâte, hâte de voir j'ai je suis pas un fan de Blade Runner 9 c'est un film qui technologiquement et visuellement est incroyable mais l'histoire est un peu plate c'est pas euh... moi je trouve pas que c'est un bon film fait j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec avec Blade Runner 2049 T'sais, moi j'ai trouvé Blade Runner intéressant mais c'est un peu a qui comme film. Tu sais c'est mm -hmm. c'est c'est dur à suivre là. Fait que euh, c'est ça, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça, tu sais surtout que là c'est pas nécessairement Harrison Ford le qui qui va être tu sais mis de l'avant là. Non, c'est euh, ça. Euh fait que tu sais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va être Ryan Gosling qui est un bon acteur là mais tu sais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est ça. Ouais, Escario qu qui va avoir une suite. Qui est pas ouais. réalisé par Denis Villeneuve qui va s'appeler Soldado, c'est censé de sortir cette année. Ah. Ouais. Pis ça va être autour du personnage de Benicio del Toro. Ouais. OK. Alors ça c'est plate ça parce que là c'est c'est une suite série B là ou je sais pas mais écoute, je n'ai vraiment pas entendu parler, c'est parce que c'est parce que il faut il le... là, là que que je l'apprends là. OK. Ouais, j'ai un peu de misère avec euh, avec une suite pour une suite à un m'enner si Tu sais si le, le, le celui qui a qui a fait le film en premier pas intéressé à faire une suite, c'est peut-être parce qu'il y a pas de raison de faire une suite. Mm -hmm. Puis tu sais le film était construit de, de on on t'entrait de s'éloigner de de l'arrivée là mais euh, le film était construit comme quoi le personnage principal n'était pas celui qui avait la rédemption à la fin. Non, c'est ça. Ah moi tu sais c'est ça qui était saluté, surprenant là. là. C'est ça oui. qui faisait que tu faisais "Eh, hey, OK." C'était finalement c'était tout ça pour ça qui le payoff c'était écœurant mais là tu le sais que ça va être lui là ça, ça va être le, le personnage central du revoir son histoire euh, du passé ou du futur puis tu vas faire OK on savait qu'il était hot mais il va être hot encore puis il y a pas de... trouve ça plate t'sais. je viens de le, tu me l'apprends puis je, je suis comme un peu déçu <rire> quoi ouais. que là ça a l'air c'est Benicio del Toro encore Josh Brolin au moins s'ils ramènent les acteurs ça peut être euh... Un ouais, jour, tu décides que c'est basé ça sur un livre aussi. C'est-tu, bien, Sicario, je ne sais pas si c'était basé là, sur quoi. Tu sais, s'il y a déjà quelque chose d'écrit, puis que ce n'est pas comme on pitch une suite, vite, vite, on écrit quelque chose sur le bord, parce qu'il faut euh, profiter du momentum. Là. Ça peut être pas pire, mais bon. Ouais. Je ne sais pas. Euh, on, on verra. Je n'ai pas, pas encore vu... Euh... Sicario, j'ai pas pris le temps de le regarder non, mais non, j'ai pas pris le temps de le regarder. Ah, regarde ça, regarde ça, c'est un très bon film. Fait que je vais vraiment me, me le taper à un moment donné mais, mais ça j'ai un peu de misère à faire les studios ont beaucoup de Ah ça a fait de l'argent puis qu'on va faire une suite. T'sais. Mais quoi que Sicario ça a coûté 30 millions, ça a fait 84, là, fait que ça a pas euh... ouais, Mais c'est un c'est un succès d'estime pour la, la, la bon, ouais. niveau de cinéma là. C'est ça mais tu sais c'est pas un film qui a ramassé tout l'argent là tu sais. Non, c'est pas si tu le regardes on m'a dit c'est pas un blockbuster non plus là. Non, c'est ça. Tu regardes ça tu dis c'est sûr que ça n'a pas ramassé 300 millions parce que c'est pas tu sais ça on dirait que c'est un peu comme un peu comme tu sais Revol qui non plus ça ça connaît un succès mais dans le fond c'est un film qui te porte un peu à réfléchir. Scario c'est un peu ça tu sais tu regardes tu apprends tu fais c'est c'est un peu normal fait c'est pour ça qu'une suite là si ça sort au cinéma ça va faire un flop. Bah bon, peut-être, on sait peut-être être un direct en DVD, on sait pas mais quoi que si tu ramènes tu sais Josh Brolin puis euh, Benicio del Toro, je serais surpris là. <rire> ouais, c'est ça. Pour que sais. ça sorte, faut que ça sorte au cinéma là, c'est surtout que Del Toro euh, Del Toro va être euh, il me semble qu'il est impliqué dans Star Wars puis euh, il est pas dans il est pas dans dans dans, dans l'univers Marvel aussi. Tu es un collectionneur, ouais, oui. c'est ça. Hein, fait qu'à un moment-ci, il doit pas coûter chez les doit pas coûter Saint-Pierre. Ouais, Josh Brawlin, c'est c'est Thanos. Il fait Thanos puis il fait Cable, fait que tu sais, il doit pas coûter Saint-Pierre se ressigner là, fait que, <rire> là, fait que euh, ouais. ça mute pas à du cash ou euh, je suis pas sûr qu'il ça vaut coûter 30 millions à faire cette fois-là, tu sais. Fait que tu es mmh, mieux ouais. de pas manquer ton coup, mais ça peut être ça peut être ça peut être super là, tu sais peut-être qu'on on, peut qu on, on charle pour rien là. Mais tu sais Et c'est John Josh, Josh Browning a fait euh, dans euh, l'an passé ou il y a 2 ans un film qui s'appelait Everest qui est un, une petite production ah, euh, bon c'est tu sais B ou C là dans de Hollywood. Là. Fait que, parfois ces acteurs là qui sont pas juste des gars de grosses productions font ouais. des films parce que parce qu'il y a il y a une volonté artistique, là, il y a un cheminement de carrière que tu veux aller chercher avec ça. Fait que, Je sais pas jusqu'à quel point il demande la même facture pour les deux siles de films puis ça euh, non intérêt par rapport au projet là. Ouais, mais tu tu tu vois vrai. Oui, moi j'ai vu. Ah oh, okay. c'est bon hein, c'est très bon. Ah oui, le, le roi du euh, du faire un film avec des gros acteurs puis que ça coûte pas cher, c'est Tarantino là. Ouais, c'est ça je me dis ouais. Exact. Tu sais, euh, pulp fiction là. On s'entend tu que Tu sais, ça a été un succès, il y avait combien de gros acteurs là-dedans, hey, Bruce Willis. Mais euh... ah le monde il veut jouer pour tu sais pour lui. C'est un peu comme les frères Coen, ils veulent jouer pour lui, tu sais. Tu sais Spielberg ouais. va réussir à t'avoir un acteur qui va dire viens faire une scène puis le monde vont y aller là pour euh, 3.95 là, tu sais. <rire> <rire> Pas tax en plus, mais c'est parce que tu sais mettre ça dans ton CV de J'ai joué pour lui. C'est à m'en tu dois avoir des rêves aussi en tant que, en tant qu'acteur là. Alors moi je veux jouer ouais. de Spielberg, je veux jouer Tarantino, je veux je veux jouer avec telle telle telle personne puis euh, tu sais la game est pas juste les gros studios pour les grosses productions là. C'est un What? peu comme là Marvel ou euh, comme les Star Wars, c'était tout le monde va avoir un petit rôle dans Star Wars, c'est de moi le rôle du gars qui tient la patente dans le fin fond, je vais être bien content. <rire> puis tu sais Marvel, de moi le rôle de tu sais un petit affaire super-héros puis je vais être tu sais le monde il commence à vouloir euh, surtout Star Wars là tu sais Daniel Craig qui était caché dans un, un <rire> ou le Doule ouais, ou qui était euh, le, oui. le le, le ferrailleur là. Ouais, c'est ça. Là, bon, oui. On devrait ouais. ouais. même pas là mais pour avoir ton nom sur le générique Go, tu sais. Ben c'est parce que lui il joue aussi dans Star Trek, fait qu'il l'a pas nécessairement euh, tu sais qu'on voit nécessairement sa sa face mais il était prêt à n'importe quoi pour pour jouer dans Star Wars, tu sais. C'est cool ça, tu sais. C'est c'est un peu ça quand tu es un geek fini là, je veux dire c'est sûr et certain que tu vas jouer dans Star Wars. Puis il y a plein il y a plein de personnages qui ont même fait juste des voix. Kevin Smith a une voix dans Star Wars, il fait un Stormtrooper aussi. Tu sais. Mm -hmm. fait qu'à un moment donné tu veux juste avoir ton empreinte un peu dans dans un film qui a tu sais qui ont marqué ta vie. Tu sais tu on parle de Tarantino là puis on est loin de notre sujet là mais quand qu'il a fait Pulp Fiction, il était pas il était pas aussi hot qu'aujourd'hui, il y avait vraiment quoi Reservoir Dogs en avant de lui, en arrière de lui. Puis il y avait Black quelque chose. Hmm. Je, je pense c'est après Jackie Brown. Ouais, Jackie, ouais, Jackie Brown. Brown, Jackie Brown c'est après. Mais tu sais Pulp Fiction c'était encore assez début mais c'est vraiment ce qui mis sur l'a mis sa map d'une manière encore plus marquée Reservoir Dogs c'était c'était c'était c'est un bon film mais c'est pas ça nécessairement qui l'a qui l'a propulsé c'est vraiment Pulp Fiction qui l'a propulsé et puis regarde la liste d'acteurs qui ont été prêts à jouer avec ça avoir ouais, à avoir à soi avec tant, lui dans mais... mais il y a sorti tu sais John Travolta qui a gagné quasiment rien parce que sa carrière elle est comme neuve pas ça Noël Jackson qui commençait Hugh Jackman qui commençait Tu sais le gros nom de pop fiction de cette année-là en réalité qui c'était Bruce Swedish c'est ce qui était vraiment un, un gros nom pendant les mêmes années là. Oui. Parce que Samuel L Jackson dans le fond euh, tu sais puis euh, euh, Ving Rames puis tu sais c'est c'était des noms qu'on connaissait pas encore là. Non, c'est ça, non. il y a, a trouvé il a spoté des bonnes personnes qui ont euh, qui l'ont aidé à faire riser mais qui ont continué à être bons par après aussi là. C'est mm -hmm. ça, ça, ça les six amis ça c'est quand même les amis ça map, il y a des scènes mémorables dans dans South fucking. Tu sais, puis mais tu sais c'est un film aussi qui te prenait par surprise la scène dans l'auto où ce gars se fait tirer dans la tête, <rire> tu t'attends jamais à ce qu'il se fasse tirer dans la tête. Puis, la première fois j'ai vu ce film là, j'ai fait un saut là, tu t'attends pas à ça, tu sais. Puis c'est c'est ça reste sérieux, ça reste violent, mais ça reste quand même drôle tout le long, tu sais. mais bon, on parle pas de pop fiction, on parle d'Arrival. Finalement Arrival, euh, c'est Ouais, donc comme... euh, ça ressemblerait à quoi On parlait euh... à pop fiction. Non, Com non <rire> je comprends rien. On a on a dérapé pas à peu près. Un... Mais c'est tout c'est tout, c'est c'est tout quand même des films qui ont marqué l'univers du cinéma. Je suis sûr qu'Arrival qui a quand même été un succès critique va marquer à son, à son un peu à, à sa manière l'histoire du cinéma parce que c'est c'est le premier c'est un des premiers films de science-fiction où ce que tu tu as pas tu as pas beaucoup d'action, tu as pas vraiment tu as pas vraiment de méchants. Puis les extraterrestres sont pas nécessairement agressifs, il y avait ET mais c'est un film plus familial et enfant là. Puis il y avait euh, rencontre du 3e type où les extraterrestres n'étaient pas méchants non plus mais ils enlevaient du monde et tout ça. Tu pensais qu'ils pouvaient être méchants, Arrival. Les extraterrestres montrent jamais qu'ils ont une petite graine de malice là. Tu sais, tout le long. c'est fait que c'est c'est rare on, on est habitué de voir les extraterrestres qui font des milliards de de, de kilomètres pour venir tu sais voler la peur finalement montre quoi qu'une petite graine mais ils montrent même pas comme une petite graine une énorme c'est bah grosseur quion exact ça ils ont tout à quelqu'un ils ont sept pattes sept <rire> pattes fait que ça vaut un 9/10 pour moi ah ouais ouais Moi, moi moi je dirais plus un je serais proche de plus proche d'un 8. Je, je trouve que ça a été c'est long un peu, il y a peut-être des bouts qu'on aurait pu raccourcir euh, certaines affaires là mais ça ça reste ça reste un un, un bon film, c'est juste si vous, vous attendez à voir un film d'action parce que normalement c'est ça qu'on a quand il y a des extraterrestres ben c'est pas le film pour vous. Mais côté histoire, c'est un excellent film. Puis toi, tu as un 7.5. Oh, OK. Mais écoute, euh, c'est c'est correct. J'étais déçu de la première et la première écoute que j'ai trouvé longue. Mais après discussion, je trouve que c'est un bon film à discuter après, mais tu sais, je sais pas. Mon meilleur film d'extraterrestre sans euh, sans extraterrestre, sans action, c'est Contact là. Et euh, moi, euh, c'est lui qui va rester pour moi dans dans les annales du film d'extraterrestre sans extraterrestre, sans action. OK. Ben, mais il y a des extraterrestres, mais ils restent prendre la forme de son père. Voilà. C'est que ça respirait, non <rire> Mais c'est c'est un bon film mais moi moi j'ai trouvé que c'était c'était décevant à la fin justement parce que tu voyais pas l'extraterrestre. Je trouve ça un peu un peu plate mais c'est un peu le lot des films d'extraterrestres hein, c'est soit qu'on te le montre pas pas en tout puis qu'on te fait juste imaginer que ça peut être ou soit qu'on te le montre puis c'est une bibite à 12 pattes euh... puis c'est décevant souvent parce que ton imagination est, vrai, ouais. est toujours plus grand que ce qu'on est capable de te montrer. Ouais, il y a juste vraiment euh, rencontre du 3e type que les extraterrestres pas mal ça accroche parce qu'il y avait des mains vraiment tu sais il y avait il était humanoïde ce qui aurait probablement ce qui serait probablement la vérité euh si les extraterrestres existent on pourrait rendre dans ce sujet-là savoir aussi euh, est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers je trouve c'est une maudite perbe d'espace là parce que la <rire> grandeur que ça a là si on pense vraiment qu'on est tout seul je pense Ouais que... ça c'est une phrase du film Contact. Ouais, c'est ça. Merci <rire> grosse. Ouais, c'est c'est Je connais par cœur ce film là, je me dis qu'il c'est effectivement une perte d'espace parce que tu peux pas comment tu peux avoir si grand puis qui est juste comme la Terre. Que... Ouais, en même temps, on est, est... tellement une lock, tu sais dans le sens que c'est tellement scientifiquement là, c'est tellement des circonstances qui font en sorte qu'on s'est développé. de la façon que ça se peut tu sais que cette mmh. loc là arrive pas deux fois mais c'est ça qui est qui est, qui est mais pas qu'il est drôle parce que on le sait pas encore en ce moment mais l'une des euh, une des places où est-ce que il y a le plus la plus grande probabilité de trouver de la vie c'est une des lunes de de Jupiter qui est couverte d'eau avec une grosse grosse couche de glace euh sous-dessous mais vraiment de de CO2 là. fait s'il y a de l'eau, il y a possibilité de vie mais est-ce qu'il y en a tu -ce, sais c'est probablement microscopique Alors ah, ça fait que puis ça ça veut dire que dans l'immensité de l'univers on trouverait de la vie sur deux corps célestes de la même galaxie. Ouais. Mm -hmm. Imaginez ouais, les mais... tu augmentes les probabilités pour X nombre de de corps célestes puis <rire> la dimension de l'univers puis tu as probabilité infinie. Non, mais c'est la la grosseur que l'univers tout ça la loc qu'on aurait des de rencontrer un jour. Tu sais c'est comme c'est jamais là. Ouais, mais ça ça dépend toujours aussi de tu sais oui, ça ça prend ça prend de la loc comme tu dis là mais c'est ça dépend toujours de l'évolution des autres euh, des autres entités, tu sais est-ce qu'on pense on les pense tout le temps plus évolués que nous autres, on est peut-être les plus évolués. Exactement. C'est le paradoxe de de Fermi. Euh, allez lire là-dessus le paradoxe de Fermi, c'est un savant un philosophe qui a imaginé écoute, il y a des Dizaines et des dizaines de raisons pour lesquelles soit on les a pas croisés, soit on les croisera jamais, soit ça c'est tu sais il y a l'éventail de possibilités, il est comme tout nommé, tu fais comme oh shit, tu sais c'est c'est ça, on parle d'une équation mathématique rendue là. là. Mm -hmm. La semaine prochaine sur le show euh, je, parce que là le temps avance, moi j'avais le ouais. goût qu'on qu'on se déplace de pays, qu'on parle de super-héros qui viennent d'ailleurs. Ah okay. oui pour un film. Euh... On pourrait faire Guardians qui est comme le Avengers russe. OK. Ouais. Ça ça ça pas facile à trouver par exemple euh, en ouais. en version euh, pour fruits, ouais. <rire> <rire> Comment qu'il dit Attends, il y a quelqu'un qui dit sur Netflix.vidéotron.hitune.vidéotron. je sais pas quoi. quoi? <rire> ouais, c'est ça. <rire> fait tu sais il y a moyen de trouver ça là-dessus. Euh puis Moi, j'allais écouter, je vais le réécouter parce que je pense que ça mais pas que ça mérite parce que c'est pas nécessairement un grand film mais je veux avoir le tu sais je vais être frais frais frais pour euh, pour notre show de la semaine prochaine. Mais imiter Hollywood quand tu as pas l'expertise d'Hollywood, c'est pas facile. Et quand tu as pas les budgets d'Hollywood. <rire> Tout à fait. Que, ouais, c'est ça. C'est un que... bon film sur euh Phoenix ça là. C'est un bon film sur Netflix, le film du fondateur de McDonald's. Oui, Defenders, ah, ouais, ouais. hey, qu'on préfère ah, éventuellement aussi. fender avec bon. avec Michael Keaton. Ouais, ouais, très très très bon. Ouais, bon. déjà quand tu parles le film avec Michael Keaton, normalement c'est quand même pas si bien. Et tu parles de McDo. En plus, bon. McDo comme des McCroquettes, c'est bon. Ouais, c'est c'est c'est c'est euh... c'est bon. Ça a été ça a été créé pour être pour être bon et euh, addictif. C'est <rire> ça. Ils mettent de la drogue principe. dedans. Mais <rire> tu non, mais tu serais surpris comment que scientifiquement sont capables de de faire que quand tu manges ou tu bois quelque chose que ça ça ça active les bonnes ça, zones dans le cerveau ouais ça, ça active ouais. les zones du plaisir du cerveau et ça fait que ton cerveau veut en avoir donc c'est comme il y a des choses qui sont encore plus addictives la drogue là, et souvent la bouffe est là-dedans la liqueur est là-dedans ouais. euh c'est c'est un, un peu quand, quand tu creuses un peu là c'est vraiment assez incroyable de savoir comment euh Que, comment ces compagnies là passent du temps et non pas à élaborer nécessairement une recette mais à savoir quel ingrédient va faire que ton cerveau va va demander exactement cette bouffe là. là. Eh hey, on avait dû finir nous autres Ben on est, ça a on s'est là qu'on est reparti. Bien Bonjour bon... tout le monde, comment ça va Bienvenue <rire> yeah, sur Réalité Cuisinée. <rire> et voilà, acheter des des burgers à 70 centimes. Non. Moi non plus. Moi je me suis dit si tu mets pas de fromage là-dedans, ça vaut pas mon temps. <rire> si il y a non, pas moi, de fromage, puis de bacon là. Non, ben, bacon c'est pas grave. Je là, me mais, déplace même pas. Moi, un mmh. burger pas de fromage là, c'est c'est c'est un burger pas de fromage. C'est pas un burger du fromage, c'est un cheeseburger. Bon, OK. Un burger <rire> avec du fromage, c'est un cheeseburger. <rire> moi, j'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu quelqu'un au McDo commander un cheeseburger pas de fromage. <rire> ouais. Tu aurais dû voir la face la caissière. Oh, <rire> je les pousse en machine. Euh non, qu'elle okay, se. <rire> un burger pas de fromage, un cheeseburger pas de fromage. Ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça bon, est-ce qu'on peut changer un double cheese pas de fromage par exemple parce qu'ils font pas d'hamburger de boulettes. Bon, en tout cas, on va continuer. Fait que bon, on a des répis <rire> un petit peu. Fait que fait que c'est ça. Et bon, écoute, on est rendu au moment où est-ce qu'on plogue nos différentes façons de nous retrouver sur le web, joke, où est-ce qu'on peut te retrouver e euh, chercher j'ai beau gagner puis je suis dans ses amis. C'est bon. Luc. Luc. Non, de toute façon Joe, c'est pas long à trouver. <rire> oh, non non. Euh, moi euh, Twitter, Scala Zormo, euh, sinon ça roule radio euh, sur Twitter sur Facebook et puis euh, vous pouvez m'écouter sur ça roule radio. Nouvelle émission en ligne euh, vendredi matin. Fait que si vous écoutez euh, réalité augmentée, il y a des bonnes chances ça a été mis en ligne 5 minutes avant ou 5 minutes après, ça dépend <rire> comment je file parce ouais. que c'est moi qui mets ça en ligne. Tout en ah, même temps, on essaie de tout, rendre ça le plus simple possible pour tout le monde. Tout en même temps, tant qu'à faire quelque chose, on le fait tout en même temps. Yes. Et toi uh, JB Euh @gangj_b pour Twitter, je bigani sur Facebook et justement, ça me fait toujours plaisir d'aller mostiner que vous autres si vous pensez que la terre est plate ou que on est en train de se faire envahir par les immigrants. Euh sinon mm. euh ben j'ai d'autres projets, la poc qui est en pause estivale, mais ça me dérange de parler de hockey. et euh, le magazine général avec mon chum Nicolas Thibault euh, qu'on va dans quelques instants au moment d'enregistrer ces euh, ce show aussi dans quelques instants on décolle l'enregistrement de l'épisode 3 qui va être disponible là aussi 5 à 10 minutes d'intervalle, <rire> c'est ça là. Avant ou après les autres, c'est ça là. C'est ça. C'est selon comment je dans j'ai télécharge puis comment ça me tente de le mettre en ligne en fait. C'est bon, j'aime ah, encore ça, j'aime encore ça le magasin général. Bon, ben on va essayer de continuer ça euh, <rire> cette semaine encore une fois. Pleine anecdote. L'avantage que tu as, as JB, c'est que tes shows tu m'envoies prémontés fait que euh, j'ai pas besoin de faire le montage tandis que ça roule radio, faut que je fasse le montage aussi. Fait qu'il y a des chances que tes shows tombent en ligne avant le mien demain matin. Bon, ben écoute euh... Euh... OK. Jamais <rire> fois, je pourrais voir... que je vais ajouter à ça là. Euh... Mais écoute, Mais moi puis... je, je on va finir ce show là, je vais aller le monter puis après ça je décone un autre enregistrement. Donc euh... merci à tous d'avoir été là, merci à vous eux, à vous autres, vous eux, vous à eux, vous eux, eux, à vous deux. Merci à vous eux, ma gang de bouseux. <rire> <rire> on se voit la prochaine fois dans un autre élément. Salut. Bye bye. bye. bye.